falansın. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı. a mm -hmm. uh <laughs> On va tout s'en va on oublie le visage je l'on oublie la voix le coeur quand ça va plus c'est pas la peine d'aller chercher plus loin faut laisser faire c'est très bien avec le temps... Avec le temps va, tout s'en va L'autre qu'on adorait Qu'on cherchait sous la pluie L'autre qu'on devinait Au détour d'un regard Entre les mots, entre les lignes Et sous le phare d'un serment maquillé Qui s'en va faire sa nuit vers le temps tout s'évanouit avec le temps avec le temps va tout s'en va même les plus chouettes souvenirs sa de ses gueules... À la galerie, je farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume, pour un rien L'autre à qui l'on donnait Du vent et des bijoux Pour qui l'on eut vendu son âme Pour quelques sous Devant quoi l'on se Comme traînent les chiens Avec Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions et l'on oublie les voix Qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens Ne rentre pas trop tard, surtout ne prend pas froid Avec le temps Avec le temps va tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu Il on se sent glacé dans un lit de hasard Et se sent tout seul peut-être se sent floué par les années perdues. alors